Le chaud soleil des Antilles à l'école garçons et filles apprirent dans un manuel l'histoire jolie du père Noël. Ce fut une telle surprise qu'ils se posèrent avec franchise quand son a la récréation d'état et d'état de questions. Monsieur Père Noël, c'est Noël, c'est Noël Les yeux levés au ciel, c'est Noël, c'est Noël On ne voit pas le blanc cortège De tes jolis flocons de neige Monsieur Père Noël, c'est Noël, c'est Noël Ici y a tant de soleil, c'est Noël, c'est Noël Si tu ne veux pas mourir de chaud Retire tes bottes et ton manteau bien embêtés Car malgré que nous soyons sages Nous n'avons pas de cheminée Ni de sabots, ni de souliers Pour tes jouets Monsieur Père Noël, c'est Noël, c'est Noël Écoute notre appel, c'est Noël, c'est Noël Dépose donc tes beaux présents Au pied d'un cocotier géant Quand ils regagnèrent la classe L'instituteur d'un ton bonasse Leur dit que le père Noël Ne vint qu'une fois dans les archipels. Il trouva les enfants si sages Qu'il ne refit plus le voyage Leur donnant le plus beau jouet La joie de l'éternel Monsieur Père Noël, c'est Noël, c'est Noël Merci pour ce soleil de Noël, de Noël Nous lui devons l'or de nos plages Et les perles des coquillages Monsieur Père Noël, c'est Noël, c'est Noël Toi qui du haut du ciel pour Noël, pour Noël C'est le berceau nous a donné L'envie de rire et de chanter D'admirer les fleurs les plus jolies du monde Des singes dans les forêts Des bengalis, des ferroquets Si bien dressés, monsieur père Noël C'est Noël, c'est Noël Monsieur père éternel C'est Noël, c'est Noël Merci de nous avoir permis De vivre dans ce beau pays Zoek op een...